Quelle est la récompense pour avoir brisé le jeûne Le messager de Dieu a déclaré, celui qui casse le jeûne a la même récompense pour sa récompense, afin qu'il ne diminue pas de la récompense de la personne à jeûne.